Mais quand stage 27. Crèche a repoussé le peuple d'entendre le prophète, mais Dieu refuse sauf entendre les enfants binamal d'auzi, alors il est devenu musulman.